Jurisprudence de la prière douze. Et les cinq prières, l'aube, le dos, l'âge, le maghreb et le dîner. Et je m'efforce dans les naaffiliants d'obtenir l'amour de Dieu Tout-Puissant.